Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'écoute de ce journal de cette mi-journée dont voici les principaux titres. Passation de l'examen d'État où plus de 53 000 sont en compétition sur 105 centres. Visite du président du Burundi ce mardi en province de Moaro. Vous allez entendre dans ce journal les doléances lui adressées par les résidents de cette province. Et comme à l'accoutumée ce mardi, vous avez droit à la chronique santé consacrée à la béance cardiale. Voilà pour les titres. François Akimana, sous la mise en onde de micro, Sévestine Goutoui you <laughs> Bonjour, plus de 53 000 élèves sont en train de passer l'examen d'État sur 105 centres de passation dans tout le pays. Bilan fourni par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique lors de l'ouverture officielle de la passation de cet examen à Guitega. François Abdeliman a précisé qu'à cet effectif s'ajoutent 21 élèves burundais qui passent le même test à Nairobi, la capitale, euh, la capitale du Kenya. Il a informé que l'examen d'État qui débute ce mardi le 6 juillet... Prendre enfin le 9 du mois en cours, on l'écoute. Nous venons de procéder au lancement de l'examen d'état édition 2021. Ce lancement a eu lieu il y a quelques minutes au lycée de, de Nous venons aussi de visiter d'autres centres d'opassation ici dans, au centre-ville de Dogitega. On n'a constaté aucune irrégularité au niveau du déroulement de cet examen. Et quant aux candidats, nous avons au total 53 078 candidats et nous avons aussi 106 centres d'opassation dont 105 ici au Burundi et en centre d'opassation à Nairobi au Kenya. Au niveau du déplacement, oui, on a connu un petit problème lié aux pannes de véhicules, mais c'était quand même avant le début de l'examen, donc c'était le, le dimanche. Mais jusqu'à maintenant, on n'a aucun problème lié à ces pannes de véhicules. Dans toutes les régions de notre pays, on nous signale que le déroulement est très... D'abord, euh, par rapport euh, à ces candidats, je leur dis de rester sereins, de travailler sereinement, parce que l'examen d'État, c'est un examen comme tous les autres examens. C'est un examen qui ressemble aux examens qu'ils ont déjà passés au premier trimestre ou au deuxième trimestre. Et ce qui change tout simplement, c'est que c'est un examen, je dirais, national. Et la direction du lycée gatala l'un des centres de d'examen d'état édition 2020-2021 en province scolaire Kayanza, s'inquiète du manque d'eau potable se recevant à cette école. À ce problème, Stanine young -Gabor, représentant de la régie communale des eaux à Gatala Tranquillise indiquant que l'école sera alimentée à eau potable aujourd'hui. Mais Patrick Senghioumve. Comme l'a indiqué Frédéric Huigrimana, directeur du lycée Gattara, le fait d'être en centre de passation de l'examen d'état pour ce lycée, alors qu'il n'a pas d'eau potable peut être à l'origine des maladies liées au manque d'hygiène chez les lauréats qui y sont hébergés. Son manque d'eau potable à cette école risque également d'impacter négativement au rendement scolaire à cet examen d'état, ajoute Frédéric Huigrimana. Le directeur du lycée Gattara fait savoir que cette situation fait que les lauréats à l'examen national affectés à ce centre ne ce sont pas nourrit à temps et que de l'eau pour faire la vaisselle et la toilette et reste toujours un problème non moins important. Consécutivement, précise Frédéric Isui les élèves candidats à l'examen d'état qui sont au Lissegatara perdent du temps de la révision quand ils sont à la recherche de l'eau aux sources aménagées environnant à l'école. Le directeur du Lissegatara demande à l'administration communale et à la régie communale des eaux d'alimenter cette école en eau potable pour le bien de la santé de ses élèves. Même son de cloche chez Girukishaka Isdor L'ériture communale d'enseignement à Gatara qui fait savoir qu'il est fort déplorable qu'une école déjà près de 700 élèves manque d'eau. Stanini Yongabo, représentant de la régie communale des eaux à Gatara, tranquillise que cette question va être résolue aujourd'hui même. Depuis Kayanza, Patrick Kensengiou va pour la radio Sangani. Merci Patrick va Le président de la République du Burundi, Evaristien Daichimie, tient dans la matinée de ce mardi au chef-lieu de la province Moharou une réunion avec les natifs et les chefs de service. Et dans cette province. Dans son discours d'accueil, le gouverneur de la province Moaro, colonel Gaspar Gassanzo, informe que la sécurité règne en général, sauf que les malfaiteurs ont créé l'insécurité dans les communes Ndava et Lusaka il y a quelques mois. Et parmi les doléances adressées au chef d'État figure l'insuffisance d'eau potable au chef-lieu de cette province, car certains habitants se rabattent à l'eau des ruisseaux la nécessité du butimage de la route Moaro-Gihinga-Wubu, Et le manque de partenaires dans le domaine agro-pastoral afin de mettre à profit les marais situés dans cette province de Moaro, la réunion continue à huis clos. Le prochain recensement de 2022 aurait eu lieu en 2018 comme prévu par la réglementation internationale. Propos du directeur général et de l'Institut de statistiques et d'études économiques du Burundi lors d'un atelier de ce mardi, Nicolas Daishimi explique que ce retard est dû à des contextes controversés. Certains pays d'Afrique de l'Est, celui-ci a informé que dans cette région, ce recensement doit se faire en 2022, sauf dans certains pays dont le Kenya. Suivez-le au micro d'Arthur Kavavarouich. J'ai l'espoir que le recensement va avoir lieu sans problème car on devrait le faire en 2018 en respectant la réglementation des recensements qui exige un écart de 10 ans entre un recensement et un autre. Mais dans la région de l'Afrique de l'Est, ils ont demandé à tous les pays d'aller voir comment organiser cette activité en même temps pour voir si on peut avoir des chiffres qui s'avoisinent dans ces pays de l'Afrique de l'Est. C'est pourquoi ils ont considéré l'année 2022 pour faire ce recensement. Actuellement, tous ces pays sont dans les préparatifs de ce recensement, sauf le Soudan du Sud qui est en pleine crise et le Kenya qui l'a organisé en 2019, du fait que ça figurait dans la Constitution. Et le politicien Pancras Chima est attendu au pays le soir de son mercredi. Il a été membre de la plateforme de l'opposition en exil SNARED. Il a aussi participé dans des pourparlers, dans des pourparlers pour parler, pour parler d'Alocha en Tanzanie. Il a été aussi le porte-parole du Front pour la démocratie du Burundi-Frodebou, ainsi que celui du gouvernement sous le règne du président Domitien Daizéye. Les six moteurs des bateaux de pêche ont été volés aux pêcheurs burundais accostant aux plages Dorumongué et Karunda à l'aube de ce mardi. Gabriel Boutoy, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseur des poissons Burundi, confirme cette information. Il indique que ce vol a été commis par quatre hommes armés de deux fusils de type Kalachinkov à bord d'un petit bateau de pêche motorisé qui se sont repliés vers la RDC d'où ils étaient venus. Gabriel Boutoy informe que, euh, que des contacts sont en train d'être menés avec leurs collègues congolais pour tenter de retrouver ces moteurs volés. Il y a de cela deux mois, deux moteurs avaient été volés aux pêcheurs burundais dans les eaux du lac Tanganyika en commune Nianzarake et aucune trace jusqu'à présent selon le représentant des pêcheurs burundais. Certaines places de loisirs se trouvant sur la plage d'eau du lac Tanganyika ne fonctionnent plus car ces endroits sont inondés. Le constat est que les travaux de réhabilitation pour certains sont en cours. Certains propriétaires de ces, de ces places disent qu'aujourd'hui ils font des services minimums puisque les eaux commencent à reculer doucement. Ils gardent l'espoir que bientôt leurs conditions de travail vont s'améliorer. Jean-Marie Mayonga a visité quelques plages. Certaines plages visitées ce mardi, nous avons constaté que les activités ne se déroulent pas bien car la montée des eaux du lac Tanganyika a paralysé les activités menées à ces plages. À la plage appelée Borabora, Bora, les eaux du lac existent toujours dans une grande partie de cette plage. À Saga Plage, c'est le même constat car ces eaux ne facilitent pas les gens qui veulent se détendre dans cet endroit. C'est la même situation à la plage Karela Beach où ces eaux du lac Tanganyika commencent à reculer doucement. Certains responsables disent que la montée des eaux du lac Tanganyika ont paralyser les activités jusqu'à destruction de quelques constructions. Ils affirment qu'aujourd'hui, ils font des services minimums et espèrent que ces eaux pourront récupérer leur place dans les prochains jours. Aujourd'hui par rapport à, au début de montée des eaux du lac, euh, le constat est que ces eaux commencent à reculer doucement. Et, auparavant, ces eaux ont monté jusqu'à 100 mètres et ont fait des dommages et euh, on a été obligé de démolir quelques bâtiments. Mais aujourd'hui Nous faisons des services humains et nous espérons que Les eaux vont regagner leur place actuelle. La montée des eaux du lac Tanganyika n'a pas épargné la plage appelée Kumase, laquelle plage aujourd'hui est dominée par ces eaux du lac et toutes les constructions ont été détruites, ce qui montre que cet endroit ne sera plus un endroit de loisir comme avant. Ces eaux du lac Tanganyika, qui ont paralysé les activités dans différentes plages se trouvant au bord de ce lac, ont connu une forte montée à partir du mois de mars de cette année. Vous ne savez pas Isanganilo, vous ratez l'essentiel. Les trésors passés de 6 minutes au studio de la radio Isanganilo, le journal est continu. Crainte de la population d'Ongosé habitant le long de certaines routes où se trouvent de gros arbres plantés depuis l'ère coloniale. Ces habitants déplorent que ces arbres constituent un danger public à cause de leur vétusté. L'administration communale et le responsable provincial de l'Office burundais de protection de l'environnement demandent à quiconque qui voit doter les arbres suspects d'informer les services et habilités. Laurent Mounezé, le responsable de l'OBPE Angosi, parle d'un programme national de remplacement de ces vieux arbres Apolinaire moussagare. Ces arbres qui constituent un danger public selon la population sont ceux dont les branches passent au-dessus des fils électriques de la régie des se rencontrent devant le bureau du tribunal de grande instance d'Ongozi, à l'endroit communément dit à la ferme et dans d'autres endroits du chef-lieu de cette province. Il y en a d'autres vieux arbres se trouvant dans les zones rurales, comme ceux du tronçon Mivo-Rukecho et autres, qui tombent suite à l'âge avancé et endommagent des champs, principalement des plantations caféicoles. La population concernée demande le déracinement de ces arbres ou, à défaut, leur élagage. L'administrateur de la commune Ngozi, Joseph-Martin Wichoumi, et Laurent Monet Zero, responsable de l'Office burundais de protection de l'environnement Ngozi, invitent la population menacée par pareils arbres à en aviser à temps avant qu'ils ne fassent des dégâts. Laurent Monet Zero indique qu'il est prévu le remplacement de ces arbres au Burundi et que les modalités pratiques, notamment la plantation de nouveaux plants en remplacement de ces anciens, sont en cours. Dongozi, Apone Mouzagara, Radio Isangani. Radio Isanganiro, chronique santé. L'endoscopie digestive est haute et l'examen fait chez le patient affichant les symptômes de la béance cardiale, donc l'ouverture de la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Docteur Caritas Naiman, spécialiste de l'appareil digestif, explique que le traitement dans ce cas, c'est d'éviter le repas riche en graisse. Il ajoute qu'il y a aussi des médicaments pour lutter contre les complications ou encore la chirurgie. Ornella Moucho. Avant de mettre sous traitement le patient ayant des symptômes de béance cardiale, c'est-à-dire le défaut de fermeture de l'orifice reliant l'ésophage et l'estomac, il y a des examens qui doivent être faits. Le docteur Caritas Naimana, spécialiste de l'appareil digestif, précise que l'examen clé est l'endoscopie digestive haute pour observer la partie supérieure de l'appareil digestif. Hum, ce patient qui consulte pour avoir fait le et les manifestations autres que je viens de citer doit bénéficier d'une exploration endoscopique par une endoscopie et gastro duodonale Cette endoscopie permettra de mettre en évidence cette béance cardiaque ou mettra en évidence les complications en fonction du stade de consultation. Un examen essentiel, clé, accessible ici chez nous, c'est l'endoscopie digestive haute, accessible en termes de moyens, en termes aussi de réalisation technique. Le reste, c'est en fonction du stade, c'est en fonction, si on doit dire des biopsies, si on doit réaliser des biopsies sur ce qu'on appelle un Donc, avec ou si on doit évaluer l'état nutritionnel. Les médicaments prescrits permettent de bloquer la sécrétion d'acide de l'estomac. Le patient en surpoids ou obèse doit être aidé pour lui faciliter la perte de poids. Il doit accélérer l'activité physique pour arriver à avoir un poids de forme normale. C'est aussi l'interdiction ou la diminution de ces repas copieux, épicés. Pour ceux qui aiment en prendre, c'est l'interdiction ou la modération de la consommation alcoolique et tabagique. C'est aussi les prescriptions de traitements médicamenteux visant la neutralisation de l'acidité gastrique. Selon son médecin, le traitement chirurgical est le dernier recours envisageable en cas de complications. Compte tenu de la lourdeur d'intervention du plateau technique euh, pas accessible partout, on préconise que euh, vraiment, on soit On mise plus sur le traitement médical qui vise les règles d'hygiène diététiques et traitements médicamenteux pour que le recours à l'intervention chirurgical soit vraiment des cas rares. Et s'il faut qu'il faut ait euh, euh, recours à ce traitement, c'est faisable, euh, les, les chirurgiens de chez nous euh, savent bien le faire, mais il faut que ça soit décarré. Docteur Caritas Naïmana souligne qu'il est indispensable d'adopter des mesures préventives et curatives. Rendez-vous dans notre prochaine chronique santé. Merci. Les conflits fonciers et électoraux ne devraient pas être de la compétence de la Cour de justice de la communauté est-africaine. Préoccupation soulevée par les magistrats et juges de la mairie d'Obujumbura lors d'une séance de moralisation en l'intention des magistrats et juges animés par le président de cette Cour. Nestor Kayobela fait savoir que de telles matières sont du ressort des juridictions nationales et que cette Cour veille uniquement à l'application des lois nationales. Les détails avec Jean Dodieu-Irakos. Dans cette séance de moralisation animée par le président de la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est à l'endroit des juges et magistrats des tribunaux et cours de la mairie de Bujumbura, des préoccupations liées à leurs conditions de vie ont été soulevées. Pour celui-ci, leurs conditions de vie affectent négativement l'exercice de leur métier. Face à cette préoccupation, l'important est de rendre avant tout des jugements équitables, fait savoir Nestor Vera, président de cette cour de l'Afrique de l'Est. Nous voulons qu'on applique la loi, qu'on tranche les procès équitablement, comme le stipule, le traité signé, sans réserve, et qu'on exécute les jugements rendus. Les campagnes d'exécution des jugements rendus relèvent d'une insulte. C'est dommage qu'on juge jusqu'à 2000 procès sans exécution conséquente. On ne peut rien demander pendant une campagne « Appliquons la loi ». De l'autre côté, ces juges et magistrats trouvent que les conflits fonciers et électoraux devraient être du seul ressort des juridictions nationales dans cette communauté, le président de la Cour spéciale des terres et autres biens. Si une occasion d'amendement un de ce traité régissant cette communauté se présente, ne pourrait-on pas y inclure que le foncier soit exclusivement traité par les juridictions nationales, de même que les conflits électoraux Sur cette préoccupation, de tels procès relatifs aux conflits fonciers et électoraux sont des ressorts des juridictions nationales, mais la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est veille à l'application d'une loi nationale, fait savoir Nestor Kayobera, qui préside la dite Cour. On ne peut pas empêcher les citoyens à porter plainte. Le rôle qui nous incombe n'est rien d'autre que l'application de la loi. Pourquoi voulez-vous qu'on amende au lieu d'appliquer la loi On a des conflits électoraux en provenance de l'Ouganda. On ne peut pas empêcher les citoyens à porter plainte. Ce responsable de la Cour de justice de pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est explique que la violation des lois nationales de pays membres entraîne la violation du traité régissant cette communauté. Merci Jean de Dieu. Il a causé ces paris que nous mettons en point final à cette édition de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi et excusez-nous des imperfections. Merci à François Akimana pour sa parfaite collaboration. Vestine tous. j'étais à la présentation. Au revoir, bon après-midi.